B. u t i l i s e z le moins. Hugo est intéressant Non, c'est le moins intéressant. Sabine est à l'aise dans le groupe Non, c'est la moins à l'aise. Julien est en forme Non, c'est le moins en forme. Noémie est amusante Non, c'est la moins amusante.